Book two. Ha, s i Cinquante. Cinquante. i sà wai nàm. À la piscine. À la piscine. นี้ ni a g ศร r อ n Il fait chaud aujourd'hui. Il fait chaud aujourd'hui. Si nous allions à la piscine. Si nous allions à la piscine. A-tu envie d'aller nager? A-tu envie d'aller nager? A-tu envie d'aller nager? As-tu une serviette de bain? As-tu une serviette de bain? คุณมีกางเกงว่ายน้ำไหม As-tu une culotte de bain? As-tu une culotte de bain? คุณมีชุดว่ายน้ำไหม As-tu un maillot de bain? As-tu un maillot de bain? คุณว่ายน้ำได้ไหม c'est tu nager c'est u nager คุณดำน้ำเป็นไหม a i s t u plonger a i s t tu plonger ค, pl er? คุณกระโดดในน้ำเป็นไหม peux tu sauter dans l'eau peux tu sauter dans l'eau อาบน้ำได้ที่ไหน Où est la douche? Où est la douche? Hors, changer de vêtements. Où est la cabine pour se changer? Où est la cabine pour se changer? Où est la salle de bain? Où sont les lunettes de plongée? Où sont les lunettes de plongée? L'eau e s t e l e Est-ce que l'eau est profonde? Est-ce que l'eau est profonde? Nám sạch mai. Est-ce que l'eau est propre? Est-ce que l'eau est propre? Nám ồn mai. Est-ce que l'eau est chaude? Est-ce que l'eau est chaude? Đi c h ă หนาว măc. นนน้เเย็กิไปฉันจะขึ้นจากน้ำแล้วการุณไปที่